Unité 5, bilan, exercice 7. B. Écoutez. À quel panneau correspond chaque phrase 1. Excusez-moi, où est la sortie du magasin 2. Le château est fermé Quand est-ce qu'on peut le visiter 3. Le hall des départs, c'est où 4. J'ai un billet pour le train pour Bruxelles de 18 heures. Je voudrais partir avant. 5. À quelle heure ouvre le bureau de change?